bonsoir elle Elles le même pas ni les sélects, mais nous avons de très bons interprètes, donc je suis sans complexe. Euh, je vais être très bref. Euh, je voudrais quand même présenter en, en, en deux mots les orateurs de ce soir. D'abord, dire que cette conférence, ce dialogue, s'inscrit dans la, notre coopération avec le Cocheud Club euh, que nous reprenons cette année sur d'autres thèmes. Nous avons parlé de l'Europe et nous allons aujourd'hui au cours d'une série, de, à d au cours d'une série de conférences, euh, euh, essayer d'analyser la question des relations nord-sud. Euh, alors, ce soir je suis très heureux euh, d'accueillir euh, un invité français, hein, Gustave Massia. Alors, on m'a donné une fiche, je ne vais pas tout vous lire. Ce que je retiens, c'est qu'il a il aurait pu faire une très belle carrière de technocrate, puisqu'il est publié, de, il est. Pardon, diplômé de la prestigieuse euh, école des mines de Paris, ingénieur économiste, spécialiste même <coughs> des questions d'organisation des transports et de planification urbaine, enseignant à l'école d'architecture de Paris-Villette. Mais à côté de cette carrière académique, très vite, euh, il euh, a eu un parcours qu'on pourrait qualifier de militant. Euh, notamment, il a participé à l'aventure de la fondation d'ATAC. Et dès les années 80, il a publié des analyses euh, qui ont qui euh, un petit, un petit ont fait date, on pourrait dire notamment à la critique du FMI cette question du FMI, on en reparlera peut-être est d'actualité pour la Hongrie euh, et donc ce soir euh, ce soir euh, M. Messia va discuter, donc dialoguer avec quelqu'un qu'on présente encore moins en Hongrie euh, Kaspar miklos euh, vous le savez philosophe qui lui aussi a une carrière académique sérieuse, qui a publié plusieurs livres qui est toujours membre de l'Académie des sciences de Hongrie selon employé, ah ouais. <rire> et qu'il aussi à côté de son parcours académique un parcours militant puisqu'il essaie de contribuer à, à disons susciter une, une pensée une pensée de critique en Hongrie et également de lui donner une traduction politique enfin, je crois que le, le débat de ce soir sera aussi l'occasion de peut-être resituer Ce, ce genre de questions. Voilà, je n'en dis pas plus, je voudrais juste vous donner une information très pratique. J'ai parlé tout à l'heure de la série de conférences que nous allons faire avec le Club Vous avez peut-être vu dans le programme de l'Institut français, qui était prévu le 11 octobre, une conférence sur Cuba, Ignacio Ramonet, Malheureusement, il ne pourra pas venir à Budapest. On espère pouvoir avoir cette conférence, l'inviter plus tard. Mais en tout cas, notez bien que le 11 octobre, la conférence d'Ignacio Ramonet n'aura pas lieu. Mais avant de passer la parole aux deux orateurs, avant d'entamer entamer le, le dialogue de ce soir. Je crois qu'il euh, y a encore une annonce complémentaire à faire. En Hongrois, d'ailleurs. En, en, en, en français, pas. en Hongrois Non, d'abord. En français, en, en français peut-être. Ensuite, je vais traduire. Donc, euh, chers collègues, chers amis, euh, je voudrais faire une petite annonce. Le 11 octobre, c'est-à-dire euh, d'ici deux semaines, dans le club, il y aura donc la présentation... Euh, de l'oeuvre euh, majeure de l'Opus Magnum de Istwa Mesa Roche, le grand philosophe marxiste euh, qui vit depuis 56 en Angleterre, donc au-delà <coughs> du Capital, le Capital qui est traduit maintenant euh, en droit par la Fondation Esmelet, donc la revue que je dirige. Et donc vous êtes euh, bienvenus, vous êtes invités euh, à cette présentation qui donc, aura lieu le 11 octobre à 15 à 17, 17 h a dans la classe. Donc c'est euh, à meghívni Mészáros Istvánnak, ez a 1960-as ötöd, Adriában élő marxista filozófus, euh, hát nagy művédnek a Tökén túlnak a bemutatójára, Mészáros István jelenlétében. Donc en hogy je m'excuse, de Mészáros qui nous on de de, de, de de faire la visite de venir rentrer cette fois. Donc il a déjà SSH malade malade c'est malheureusement. Tom és szaros István, aki hát megtisztelt azzal, hogy eljön, el tud jönni hozzánk, ő van nagyon idős és sajnos ö, beteg is. Tehát ö, nagyon örülnénk, hogyha minél többen eljönnének erre a kivételes alkalomra. Zsömegszik... Jö Zsömegszik Jö ilyen. Köszönöm szépen! Bon, ben, je vais parler en français, je remercie beaucoup les interprètes <coughs> de faire cet effort, puisque effectivement nous savons que la mondialisation, euh, pour se comprendre, impose quand même la traduction et que c'est un art euh, très difficile. <coughs> euh, donc euh, je, je suis très heureux d'être là, je remercie beaucoup le euh, hospitalité, d'Institut français et son directeur, et puis euh, le ProSud Club et, et surtout euh, l'interlocuteur avec, avec lequel je vais discuter et avec lequel, paraît-il, nous devons essayer de trouver des points de divergence. Alors, euh, en fait, on, on m'a demandé d'intervenir de, sur euh, la question du Nord-Sud, aujourd'hui, puisque c'est la cycle de conférences porte sur cette question. Évidemment, c'est une question très importante et euh, je vais l'aborder dans le contexte actuel et euh, je commencerai donc par quelques réflexions ou hypothèses sur le Nord-Sud aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, et puis ensuite euh, je passerai à, assez vite, j'espère, euh, euh, sur la question du contexte et de la crise, donc euh, effectivement, puisque le Nord-Sud se situe et fait partie de ce contexte de, de crise et donc euh, je vous ferai quelques réflexions sur euh, la question de, de la crise aujourd'hui du point de vue du mouvement intermondialiste puisque vous savez que euh, de fait euh, on, quand on réfléchit et surtout quand on s'inscrit dans l'histoire et eh bien on a un point de vue et il vaut mieux quand même l'afficher euh, dès le départ euh, ce qui permet de le mettre en discussion et en critique et ensuite je parlerai des issues de la crise des questions qui sont posées euh, d'une manière générale aujourd'hui par rapport justement à, à la crise et à ses issues donc ce sont un peu les, les, les trois questions que j'essaierai d'aborder euh, en une demi-heure dit-on. Voilà. et je vais essayer de ne pas parler trop vite donc euh, nous partons de, de la question du nord-sud et euh, la question du nord-sud En fait, il faut comprendre que c'est une représentation. Et c'est très important de réfléchir à la question des représentations. Parce que, de fait, les représentations ne sont pas extérieures à la réalité. Au contraire, c'est celles qui permettent, d'une certaine manière, de comprendre la réalité et de construire les identités. Même si euh, ces représentations ne résument pas à elles seules l'ensemble de la réalité et donc la représentation Nord-Sud elle est justement euh, située comme ça, elle correspond à une analyse, à une façon de vivre ou de voir euh, la réalité du monde aujourd'hui et en même temps elle est aussi elle-même, comme toutes les représentations en crise par rapport à l'évolution et à la réalité et donc voilà, c'est ce que je vais essayer euh, d'expliquer très rapidement en fait, euh, disons euh, pourquoi cette représentation Nord-Sud est importante, c'est parce que elle s'inscrit par rapport à un des moments fondamentaux de l'histoire de l'humanité. Et ce moment fondamental de l'histoire de l'humanité, c'est la question, c'est la décolonisation. Et donc, la décolonisation, c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, ce n'est pas toujours facile à percevoir, parce que nous sommes déjà, d'une certaine manière, dans la crise de la décolonisation. Et la crise de la décolonisation, souvent empêche de voir l'importance de la décolonisation elle-même. La décolonisation, c'est le moment dans l'histoire où chaque peuple gagne le droit de définir son avenir et de participer à l'avenir de l'humanité. C'est un moment historique considérable qui est un des éléments constitutifs du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui n'a pas encore donné l'ensemble de toute la subversion et de toutes les possibilités qui sont offertes par cette nouvelle manière de penser le monde. Voilà, je crois que c'est un peu ça euh, qu'il faut comprendre. Mais cette histoire de la décolonisation, euh, très vite, elle a rencontré une série de questions Et notamment, euh, elle a rencontré une double question euh, qui explique la situation que l'on peut appeler euh, de crise de la décolonisation aujourd'hui. D'une part, euh, l'évolution des sociétés décolonisées, des pays décolonisés, qui a connu en 40, 50 ans, 60 ans, ça dépend beaucoup des pays, hein, le, la première grande décolonisation c'est l'Inde, et maintenant, euh, ensuite, euh, disons, il y a eu euh, l'Asie, puis l'Afrique, et, et donc, euh, disons, la décolonisation n'est pas complètement achevée. Il existe encore des régions dans le monde qui ne sont pas décolonisées, mais en gros, l'essentiel du moment de décolonisation euh, est, a pris son plein essor dans les années 1960. Et en fait, dans euh, cette histoire de décolonisation, euh, eh bien, la première... Des, des, des premières révolutions de cette crise de la décolonisation c'est l'évolution des sociétés et des états notamment et notamment une des questions très importantes c'est la rupture du pacte de confiance qui existait entre les peuples et les régimes et les dirigeants dans les luttes de libération et en fait cette alliance s'est rompue à l'issue de, de, de l'expérience du pouvoir avec la différenciation sociale la construction de nouvelles classes dirigeantes nouvelle bourgeoisie euh, aristocratie féodalité etc euh, et la euh, l'évolution de ces régimes vers des euh, formes de corruption de répression d'autoritarisme parfois de dictature Il faut dire que cette évolution n'est pas une évolution réservée au peuple décolonisé. Euh, en Europe, par exemple, n'oublions pas que la, la sortie des régimes euh, fascistes en Europe du Sud, elle date des années 70. En Europe, euh, notamment, par exemple, en Espagne, en Portugal, en Grèce. Et l'évolution de l'Europe de l'Est est aussi une évolution qui montre qu'à un moment donné, l'évolution des régimes se retrouve en contradiction avec les aspirations des peuples. Et donc, effectivement, nous nous retrouvons euh, partout dans le monde avec cette question. Mais évidemment, cette évolution n'est pas une évolution interne. Cette évolution, elle est interne, évidemment, ce sont les contradictions internes qui sont dominantes dans l'histoire des sociétés mais elle est aussi liée à des causes externes. Et une des causes externes, extrêmement importantes de la crise de la décolonisation, c'est la politique néolibérale à partir des années 80 qui a pris la forme de tentative, de stratégie que l'on peut même qualifier de stratégie de recolonisation à partir de 1980, notamment à travers les modèles qui sont mis en place par la Banque mondiale et le FMI et qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel et qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les plans d'austérité. Et effectivement, à partir de 1980, il y a une tentative de reprise en main des pays décolonisés et cette tentative de reprise en main elle passe par des guerres, parce qu'il y a beaucoup de guerres nous sommes dans un monde en guerre Nous sommes même dans un monde en guerre mondiale. Si vous voulez, il faut se rendre compte que plus d'un milliard de gens dans le monde vivent dans des régions ou dans des pays en guerre, dans lesquels il y a des conflits armés, extérieurs <rire> ou intérieurs. Et donc, euh, il y a une tentative de recolonisation, euh, euh, très liée d'ailleurs en matière première, comme on a pu le voir en Irak par exemple. Et il y a aussi une tentative de déstabilisation à partir notamment de la gestion de la crise de la dette et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui au moment de la crise à quel point la dette est un élément tout à fait déterminant de la déstabilisation des régimes et des pays donc euh, voilà, on est dans une période de crise de la décolonisation d'une certaine manière et dans cette période de crise de la décolonisation il y a évidemment un changement mais il y a aussi un changement interne des sociétés les sociétés décolonisés qui sont sortis de la colonisation, ne sont pas les mêmes qu'il y a 40, 50 ou 60 ans. Elles ont profondément changé. Ce ne sont pas des, des sociétés pauvres, ce sont des sociétés inégales, exactement un peu comme les mêmes les nôtres aussi, mais ce ne sont pas uniquement des sociétés pauvres. Et puis, elles ont changé sur tous les plans. Pour donner un exemple, eh bien, un des derniers pays décolonisés, important, c'est Euh, le, le, le Congo euh, qu'on appelle Kinshasa, la république démocratique du Congo et eh bien en 1960 et quelques quand le Congo est devenu indépendant c'était une colonie belge il y avait deux bacheliers deux bacheliers dont un était d'ailleurs en Belgique bon, aujourd'hui il y en a des dizaines de milliers alors évidemment on nous dit toujours mais ce n'est pas la même qualité Mais ça ne fait rien quand même <rire> entre deux et plusieurs dizaines de milliers il y a un changement qualitatif fondamental. Donc ce sont des sociétés qui sont des sociétés complexes, des sociétés diverses et des sociétés très vivantes. Alors, euh, comment a évolué cette, évolu cette évolution, donc par rapport à cette structure sociale, à cette structure politique, euh, au modèle de, de, de développement Eh bien, euh, en fait, on est passé du point de vue des représentations, très vite, de l'idée de pays colonisés c'était un peu comme ça euh, qu'on les définissait, ou de peuples colonisés, à l'idée de pays sous-développés. Donc l'idée de la représentation générale qui était donnée de la décolonisation, c'était que c'était des pays en retard. Ils étaient sous-développés et ils allaient se développer s'ils suivaient les leçons qu'on leur proposait. Et à ce moment-là, il y avait deux types de leçons qui leur étaient proposées. Une leçon qui était, suivez le modèle Des anciennes puissances impériales du capitalisme, qui à ce moment-là était un capitalisme qu'on appelait keynésien, hein, qui était un... ou suivait le modèle soviétique, qui est une autre proposition de sortie ou de développement. Et, euh, et en fait, donc, ces pays qui se sont défi... qu'on définissait comme sous-développés par rapport aux pays développés, on disait aussi pays industrialisés et pays non encore industrialisés, c'était la représentation générale. Mais très vite, on s'est rendu compte que la question n'était pas une question uniquement économique. Et c'est là qu'on est passé de la représentation de pays sous Alors par politesse, on ne disait plus sous-développés, on disait en voie de développement. Parce qu'évidemment, c'est un peu plus chic. Mais en fait, ça voulait dire la même chose. Ça voulait dire des pays pauvres et qui n'avaient pas la capacité de se développer comme les autres. Et en fait, on est passé à une formule différente qu'était la formule du tiers-monde. La représentation du développement, des pays en voie de développement, est passée à la représentation du tiers-monde. Là, c'est intéressant de faire un petit arrêt. Parce que, pour beaucoup de gens, le tiers-monde, c'est parce que c'était des pays pauvres, ou alors parce que ce n'était ni l'Est ni l'Ouest. Vous voyez, donc, c'est toujours les points cardinaux qui servent un peu de représentation. Donc, il y avait l'Est et l'Ouest... Et à ce moment-là, on parlait du tiers monde. Mais en réalité, c'était pas ça la définition du tiers monde. La définition du tiers monde, elle a été faite en 1952 par un démographe, un économiste, un démographe français qui s'appelle Alfred Sauvy, dans un article d'une petite, enfin, d'un journal qui s'appelait le, le, le Nouvel Observateur. Et euh, dans ce journal, Alfred Sauvy disait Eh bien, tous ces pays qui sont sortis de la colonisation. Je les appelle les pays du Tiers-Monde. Et il dit, je ne les appelle pas du pays du Tiers-Monde parce que ce sont des pays pauvres. Je ne les appelle pas les pays du Tiers-Monde parce que ce sont ni l'Est ni l'Ouest. Je les appelle les pays du Tiers-Monde, je construis cette idée en référence au tiers-État de la Révolution française. C'est très intéressant. C'est-à-dire, ce sont exactement comme le tiers état, regroupait toutes les classes sociales différentes, parfois contradictoires, la bourgeoisie et la paysannerie, qui n'avaient pas accès au pouvoir politique et qui donc, se sont battus pour construire la révolution française, eh bien, j'appelle tiers monde l'ensemble des peuples qui n'ont pas accès au pouvoir politique international. Et donc, c'était une définition géopolitique mais qui ne se définissait pas par rapport à l'Est ou à l'Ouest. Et là, Effectivement, au bout de quelques temps, le Tiers-Monde a donné suite, a donné naissance à l'idée du Nord-Sud. Justement, pour se débarrasser un peu de l'idée que c'était les pauvres et que c'était une définition purement économique. Et pour mettre plus en avant l'aspect géopolitique de la définition. Et donc, on a effectivement adopté cette proposition Nord-Sud qui s'est imposée d'ailleurs à la conférence de Bandung à partir de 1955, disons, dans lequel se retrouvent l'ensemble des États qui contestent la, finalement le monde des deux blocs qui existait à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir comment finalement cette représentation émerge. Et elle va durer pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, elle est en crise. Elle reste vraie c'est vrai que dans le monde actuel il y a un problème de domination politique il y a un problème géopolitique de pouvoir du monde surtout avec le développement de la mondialisation mais en même temps d'abord les formes de pouvoir du monde ont changé puisque ce ne sont plus uniquement des états, bien qu'il y ait une hégémonie des états unis appuyée sur, sur l'Europe et le Japon ce qu'on appelle la triade, ce que Samir Amin appelle la triade Bon, il y a toujours cette question là, mais il y a surtout l'apparition d'une nouvelle forme de pouvoir, qui est le pouvoir du marché mondial des capitaux, qui change la nature du pouvoir. Et donc le Nord-Sud reste un peu comme l'ensemble des pays qui ne font pas partie du bloc, euh, disons, de la triade, c'est-à-dire des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Mais ensuite, ce qui crée... Une, des questionnements par rapport à cette représentation Nord-Sud, il y en a deux. La première, c'est que avec l'évolution du néolibéralisme, on se rend compte que les inégalités sociales s'accroissent dans chaque société. Elles s'accroissent dans chaque société et dans le monde. Si vous allez sur le, le site de, du PNUD, de, de, du programme des Nations Unies pour le développement, vous avez une très belle, un très beau graphique qu'on appelle le graphique de la Coupe de Champagne. C'est dommage, j'ai oublié d'amener. C'est un graphique qui est comme ça. C'est la distribution des revenus dans le monde. Et cette distribution des revenus dans le monde montre que les 20% les plus riches contrôlent 80% de la richesse mondiale. Et les 80% les plus pauvres se partagent 20% de la richesse mondiale. Ce Ça, c'est une donnée fondamentale. Mais cette donnée fondamentale, entre le, qui reste entre le Nord et le Sud, parce que c'est surtout dans les pays du Sud qu'il y a le plus de pauvres, mais on se rend compte que, comme nous disons dans notre jargon, il y a aujourd'hui un Nord dans le Sud et un Sud dans le Nord. Il y a des gens très riches dans les pays du Sud. Il y a des classes dominantes, possédantes, qui contrôlent une grande partie de la richesse. Et il y a des gens très pauvres dans les pays du Nord. Et donc, la représentation Nord-Sud ne suffit plus à elle seule pour expliquer l'ensemble du système commun. Et puis, il y a un deuxième élément, nouveau, tout à fait important, c'est que, brutalement, au cours des 10-20 dernières années, on a vu une différenciation des pays du Sud, avec notamment l'apparition de ce qu'on appelle les pays émergents. Les pays émergents sont des pays dans lesquels le développement économique a commencé de façon très importante et qui contrôle aujourd'hui une partie de la richesse mondiale. Qu'est-ce que c'est les pays émergents Eh bien, en fait, c'est 30 à 35 pays. C'est 30 à 35 pays dans lesquels il y a un vrai développement économique qui a commencé et qui est très visible au cours des dix dernières années. Ce sont des pays producteurs de matières premières mais ce sont aussi des pays dans lesquels se développe une industrie et qui participent à l'agriculture mondiale. Donc voilà donc et parmi ces 30 à 35 pays, il y en a quatre qui émergent et qui sont les grands émergents, ce qu'on appelle les grands émergents. Qu'on appelle aussi les BRIC, Brésil, Russie and Chine. Voilà les quatre pays qui effectivement ne sont plus ne sont pas des pays du sud, au sens, enfin ce sont des pays Ce sont des pays qui, effectivement, contrôlent une partie très importante de l'économie mondiale. Et disons, euh, après, effectivement, il y a une, un partage au sein du Sud entre les quatre grands pays qui ont joué un rôle très important, et puis ensuite une trentaine d'autres pays qui, euh, finalement, euh, sont en cours de développement, et puis ensuite des pays qui sont marginalisés ou exclus de la, euh, du système mondial. Et cette position dans la géopolitique mondiale modifie et joue un rôle dans la structure des sociétés. Dans les sociétés des quatre grands pays, des BRIC, en fait, on n'est pas dans des sociétés néolibérales classiques. On est dans des sociétés dans lesquelles l'État joue un rôle très important, continue à jouer un rôle très important, et dans lesquelles il y a des alliances entre des bourgeoisies d'État, des bourgeoisies nationales et une partie des couches, des couches populaires. Par contre, dans des pays qui sont des pays marginalisés, effectivement, nous avons des pays, parfois rentiers, et dans lesquels nous avons des classes rentières, souvent militaires, qui contrôlent le pays et qui s'approprie les rentes. Hein, disons, euh, là je, je, vais, je vais un peu vite, parce que sinon je pourrais passer évidemment beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est très passionnant de comprendre ça, cette évolution. Donc voilà un peu la première euh, des choses que je voulais développer, c'est-à-dire cette idée de l'évolution du Nord-Sud. Pourquoi est-ce que le Nord-Sud reste un descripteur, un analyseur de, du monde d'aujourd'hui, et pourquoi effectivement il est aussi... en. Jeu en chamboulement d'une certaine manière, en contradiction, il est en évolution profonde dans, dans ce qu'il représente. Alors maintenant, effectivement, s'il y a eu cette évolution, c'est parce qu'il y a eu une évolution du contexte. Et donc, la deuxième réflexion que je voudrais vous proposer, c'est la réflexion sur ce contexte et sur dans quelle période vivons-nous. Dans quelle période vivons-nous aujourd'hui. Alors, Donc, euh, l'hypothèse que je vous propose, c'est que nous sommes dans une période de crise structurelle. Alors, bon, effectivement, un jour, je discutais avec des amis euh, euh, américains qui me disaient, mais vous les Français, vous parlez tout le temps de crise. Euh, vous dites toujours, ah, c'est la crise. Mais effectivement, c'est tout le temps la crise. <rire> Et D'ailleurs, il y, y a des économistes américains très connus qui s'appellent euh, euh, McDoff, euh, Suzy, euh, qui disaient, en fait, le monde, l'histoire, quand on fait l'histoire du monde, on la fait souvent en pensant qu'il y a des périodes de prospérité ou de croissance ou de stabilité séparées par des crises. Mais vous savez, quand on a une série prospérité, crise, prospérité, crise, on peut aussi la lire crise, prospérité, crise, prospérité. Donc peut-être que l'histoire du monde, c'est une succession de crises partagées de temps en temps par des périodes de prospérité. Donc, La question, c'est que, effectivement, il faut... La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on pense la crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise et comment on pense l'évolution du monde à partir des crises, et pas simplement les crises comme des accidents. Et de ce point de vue, il y a des analyses qui sont faites et celles qui, que je retiens qui sont les plus intéressantes pour ceux qui sont intéressés, euh, euh, c'est notamment celle de Fernand Braudel, qui est un grand historien français, qui a étudier le temps long de l'histoire et de Emmanuel Wallerstein et qui a beaucoup travaillé avec lui et qui a étudié, qui a fait un petit livre d'ailleurs qui, qui est très intéressant qui s'appelle le capitalisme historique et, et tous les deux mettent beaucoup l'accent sur les cycles ils disent finalement l'histoire du monde c'est des cycles longs et puis à l'intérieur c'est des cycles plus courts mais les cycles ne sont pas prédéterminés l'histoire du monde n'est pas écrite à l'avance Chaque cycle donne naissance aux autres. Il y a quand même, c'est quand même les peuples, les hommes et les femmes qui font l'histoire. Elle n'est pas écrite déjà quelque part. Mais, mais quand même, il y a d'une certaine manière des phases. Voilà. Peut-être que phase, c'est mieux que cycle. Et donc, euh, la, dans, dans l'analyse de Brodel et de Wallerstein, euh, c'est très intéressant parce que ce que dit euh, Brodel, euh, il dit eh « Vous savez, en fait, la mondialisation... <coughs> » Est un phénomène récent. C'est un phénomène récent, c'est-à-dire qu'il a moins de quatre ou cinq siècles. Donc c'est pas un phénomène très récent. Donc on peut pas dire si j'ai pas de travail aujourd'hui, c'est à cause de la mondialisation. Cette mondialisation, elle commence, dit Bordel, par exemple, avec Venise, hein, comme une des, une des étapes dans lequel commence à exister. Le capitalisme commence à se créer, le capitalisme, qui se développe par longs cycles. Donc il y a 4 ou 5 siècles. Mais il y a ensuite, dans chacun de ces cycles, des phases qui durent 20, 25, 35, 40 ans, peu importe à la limite, dans lesquelles il y a les contradictions qui jouent, les contradictions sociales, les contradictions géopolitiques. Et effectivement, actuellement, nous sommes dans une phase que on accepte qu'en qu général on appelle la phase néolibérale cette phase néolibérale c'est une phase de la mondialisation capitaliste donc la mondialisation capitaliste s'étale dans le temps long mais avec des phases et la crise dans laquelle nous sommes est une double crise emboîtée c'est la crise de cette phase c'est la crise de cette période du capitalisme de la mondialisation capitaliste que nous appelons le néolibéral mais en même temps c'est une crise tellement profonde que c'est aussi une crise de la mondialisation capitaliste elle-même Wallerstein dit en fait pour la première fois depuis très longtemps nous avons une, frie, une crise de la phase qui va se traduire, qui va se résoudre dans la, dans la phase d'après mais en même temps que cette crise nous avons une crise du système lui-même une crise du système des quatre ou cinq derniers siècles Donc voilà. Donc ça, c'est un élément très important et très important et très excitant à penser. Hein? Donc justement, il s'agit de, de, de savoir comment on peut réfléchir euh, à cette phase de l'histoire. Alors, comment on se rend compte que c'est une crise fondamentale On se rend compte que c'est une crise fondamentale d'abord parce qu'on en voit les conséquences. On en voit les contradictions. Quelles sont les grandes contradictions de cette crise Eh bien, je vous proposerai Comme hypothèse, qu'il y a quatre grandes contradictions, quatre grandes familles de contradictions qui définissent la période dans laquelle nous sommes. La première série de contradictions, ce sont les contradictions sociales. Les contradictions sociales, c'est le développement des inégalités sociales. Inégalités sociales, et effectivement, le monde est de plus en plus riche. Le monde est de plus en plus et chacune des sociétés est en général plus riche. Donc s'il y a des inégalités, c'est pas parce qu'il il y a plus de pauvreté. S'il y a des inégalités, c'est parce que il y a plus d'inégalités, il y a plus de je dirais il y a plus de pauvres et il y a aussi beaucoup plus de riches. Et donc c'est un peu ça les sociétés dans lesquelles nous sommes, des sociétés inégalitaires. Pour vous donner un exemple assez simple La France, par exemple, que je connais un peu plus, eh bien, en 1980, elle était deux fois et demi plus pauvre qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres qui sont donnés par le FMI, la Banque mondiale, le PNUD, etc. Les chiffres classiques, après on peut discuter de la nature de ces chiffres, peu importe, mais en tout cas, elle était deux fois et demi plus, plus pauvre. Et pourtant, à cette époque, il n'y avait pas de chômeurs, il y en avait deux cent mille, 000. Il n'y avait pas de SDF, il n'y avait pas de sans domiciles fixe. Il y avait. Et donc effectivement, il y avait. La France était plus pauvre, mais il y avait moins de pauvres. Alors, disons, c'est quand même. Et c'est ce que l'on voit dans tous les pays, même dans les pays pauvres. On voit qu'il y a plus de riches et plus de pauvres. Et ces inégalités, et c'est ça qui est très important, sont toujours liées à des discriminations. Disons, on a plus de chances d'être pauvre si on est femme d'un milieu populaire si on est jeune d'un milieu populaire si on est un immigré si on fait partie de communautés qui sont euh, discriminées etc. donc ça c'est un premier élément très important c'est un élément très important pour nous parce que ça veut dire que le discours qui consiste à dire pour qu'il y ait moins d'inégalités il faut qu'il y ait plus de croissance est faux il y a eu plus de croissance il y a plus de croissance il y a plus d'inégalités donc peut-être que les politiques qui nous intéressent C'est de lutter contre les discriminations et les inégalités pour construire une autre croissance. Et pas d'attendre de la croissance qu'elle permette d'éliminer les inégalités. Donc il y a des contradictions sociales. La deuxième famille de contradictions, ce sont les contradictions écologiques. Pourquoi Parce que nous sommes arrivés, c'est ce que disait Braudel à un moment donné, le... La mondialisation, le système monde, comme il disait, ou comme dit Wallerstein, le système monde, l'économie monde, eh bien, est entré en contradiction avec les limites de l'écosystème planétaire. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le système mondial entre en contradiction avec l'écosystème planétaire. Il est par plusieurs manières, par la question des ressources naturelles et de l'épuisement des ressources naturelles par la question de la montée en puissance des grands déséquilibres notamment le climat et par les catastrophes majeures c'est à dire qu'aujourd'hui les catastrophes sont mondiales Tchernobyl c'est mondial Bhopal c'est mondial le climat évidemment etc donc il y a effectivement un élément tout à fait fondamental qui met en crise pas seulement le néolibéralisme pas seulement la phase mais le système dans son ensemble parce que c'est ce système qui est arrivé à cette étape-là. Et donc, la contrainte écologique oblige à re-réfléchir au système. Or, la contrainte écologique, elle crée tout de suite une crise mondiale. Pourquoi Parce que le capitalisme, le fondement du capitalisme, la pensée du capitalisme, c'est le marché illimité. Le capitalisme ne peut fonctionner que s'il y a un marché illimité. Et donc, dans un premier temps, Pour chercher le marché limité, il a fait la colonisation, il a fait des conquêtes, il a fait des nouvelles frontières. Mais là, il n'y a plus de nouvelles frontières. Et donc, de fait, le fonctionnement du capitalisme se bloque par rapport à cette idée du marché limité. La troisième grande contradiction qu'on rencontre, c'est une contradiction idéologique, c'est la, la contradiction sur le fait qu'il y a de plus en plus d'insécurité dans le monde. C'est très important de comprendre ça. Il y a de plus en plus d'insécurités. Insécurité sociale avec la montée du chômage. Insécurité écologique. Insécurité civique parce que les gens, finalement, ont peur les uns des autres. Et par rapport à ces insécurités et à ce sentiment d'insécurité, pour vous donner un exemple, eh bien, en France, on a fait un sondage. Ça, on, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais la dernière fois qu'on l'a fait, c'est on a demandé aux Français « Est-ce que vous pensez que vous avez une chance de devenir sans logement, vous 56 ?» 56% des Français ont dit « Oui ». Évidemment, ce n'est pas vrai. 56% des Français ne vont pas se retrouver sans logis. Et 66% des salariés ont dit « Oui » parce que tous se disent « Mais si je vais être au chômage, je vais perdre mon logement. » Donc, il y a un sentiment d'insécurité extrêmement grand. Et contre cette insécurité les systèmes actuels répondent par une idéologie sécuritaire c'est l'idée pour lutter contre l'insécurité il n'y a qu'une formule possible c'est la répression c'est la remise en cause des libertés et ça c'est un élément fondamental ce n'est plus la prévention et c'est même quelque chose qui joue dans la, dans la pensée scientifique Parce que, actuellement vous avez des scientifiques par exemple avant les scientifiques Au niveau de l'UNESCO, disait le racisme, ça n'existe pas, on a la preuve qu'il n'y a pas de Mais maintenant, vous avez des scientifiques qui disent, mais vous savez, les insécurités sociales, elles sont liées aux insécurités génétiques. On est, on est responsable. Les pauvres sont responsables d'être pauvres. Et donc, on a inventé cette cette histoire complètement folle de l'insécurité zéro, mais vous savez, de l'intolérance zéro, intolérance zéro. Donc maintenant, tous nos dirigeants dans tous les pays disent intolérance zéro. Mais intolérance zéro, mathématiquement, ça veut dire tolérance totale. Intolérance totale. Ouais. Intolérance totale. Alors on leur dit, moi j'ai souvent des débats avec des hommes politiques, de droite ou de gauche, parce que la gauche aussi est rentrée dans, ce, dans, dans cette idéologie. Je leur dis, mais Alors vous êtes pour l'intolérance totale. Ah non, on n'est pas pour l'intolérance totale. On est pour la tolérance zéro. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est très important de réfléchir au fait que La prévention, ce qui a, pendant des années, des, des dizaines d'années, a été l'élément moteur du rapport entre la science et le social, est remise en cause. Et la quatrième contradiction, c'est la contradiction géopolitique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y a une crise de l'hégémonie politique internationale des États-Unis, de l'Europe et du Alors, par rapport à ces quatre contradictions, évidemment, la crise est très profonde. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que, en même temps que la crise s'approfondit, naît le mouvement de contestation de ce système et de cette crise. C'est ce que nous appelons le mouvement altermondialiste. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement altermondialiste Eh bien, c'est un mouvement qui a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un mouvement antisystémique. Il y a la logique dominante, celle du néolibéralisme, du capitalisme, et il y a un mouvement qui dit « nous ne sommes pas d'accord avec cette logique ». Et ça, c'est très important de se rendre compte, c'est ce que Wallerstein explique très bien, que une société à un moment donné, pour la comprendre, ou le monde à un moment donné, il faut tenir compte de la logique dominante, mais il faut aussi tenir compte de ce qui conteste la logique dominante. Les deux font partie de la réalité et donc le mouvement intermodaliste fait partie de cette réalité et il joue un rôle très important il est notamment c'est un mouvement historique c'est à dire qu'il se définit comme un mouvement d'émancipation qui prolonge et renouvelle les mouvements précédents le mouvement social du 19 siècle le mouvement des libertés notamment de la période 65-73 de l'antitotalitarisme le mouvement de la décolonisation et le mouvement euh, écologique, qui est un nouveau mouvement historique. Donc, effectivement, ce mouvement, il est porteur de ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose ce mouvement Eh bien, il dit la chose suivante, il dit, on n'est pas obligé, il n'y a pas de fatalité. Il dit, voilà, d'ailleurs, le, le slogan du mouvement intermondiste, c'est « Un autre monde est possible ». Ça veut dire quoi, « Un autre monde est possible » Tout le monde dit oui, bien sûr, c'est évident. C'est une tautologie. Un autre monde est toujours possible. Non. C'est de dire, il n'y a pas de fatalité historique. C'est d'ailleurs une réponse à Madame Thatcher. Parce que Madame Thatcher, chaque fois qu'on lui disait euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt ça, elle disait « There is no alternative ». Et donc on l'appelait Madame Tina, « There is no alternative ». Et en fait, le mouvement dit, oui, il y a des alternatives. Il y a, donc c'est un mouvement d'espoir. Et donc, Qu'est-ce qu'il propose Il dit, on n'est pas obligé d'organiser chaque société et le monde par la logique du marché mondial des capitaux. On a une autre proposition. C'est quoi notre autre proposition On peut organiser chaque société et le monde par l'accès aux droits pour tous. Les politiques ne doivent pas simplement suivre la logique du marché mondial des capitaux. Les politiques les politiques, pas les hommes les politiques ou les femmes politiques, les politiques du latéral doivent mettre en œuvre l'accès aux droits pour tous. Ça c'est ce qui est porté par les mouvements historiques précédents par le mouvement des droits de l'homme, par le mouvement des droits sociaux par le mouvement des droits des peuples et par les mouvements des droits écologiques aujourd'hui donc voilà, ça c'est un peu euh, ce que propose ce mouvement et ce mouvement a marqué des points il a marqué des points puisque de fait, mais enfin peut-être qu'on reviendra là-dessus dans le débat euh, sur comment ce mouvement a réussi à marquer plusieurs points mais comme, pour le, comme je suis déjà un peu long, je vais peut-être euh, simplement passer à euh, la question des issues de la crise parce que, pour, donc, on a une crise, elle est structurelle elle est fondamentale quelles sont les issues possibles et eh bien, justement il faut voir que il y a trois issues possibles il y a trois issues possibles à la crise Et donc, suivant les pays, suivant les régions du monde, ce sera une de ces issues qui sera plus forte que les autres. Et puis, au niveau du monde, ce sera justement la liaison entre les deux. La première issue, elle est très simple. Il y a une contestation du néolibéralisme. Les gens pensent qu'il y a trop d'inégalités, il y a trop de pauvreté, que ce n'est plus supportable, il y a trop d'injustice, il y a trop d'insécurité sociale, écologique, etc., Et donc, il se révolte. La première réponse de ceux qui dominent, c'est assez simple. Vous savez, ça a toujours été la stratégie classique. Il faut faire payer la crise aux pauvres. Il faut faire payer la crise. Si on fait payer la crise aux pauvres, on peut continuer comme avant. La question c'est, et si les pauvres n'acceptent pas de payer Alors là, c'est là que les problèmes commencent. Et donc, une des évolutions possibles c'est l'évolution vers des régimes durs, du point de vue des libertés, du point de vue des guerres, du point de vue de l'idéologie, c'est la montée du, de la xénophobie, du racisme, de l'insécurité, des, des populismes, de la dictature. Et dans le monde, il y, aura, il y a déjà une tendance très forte. Chaque fois que ceux qui dirigent Considère qu'on ne peut pas changer les politiques sociales et les politiques économiques eh bien ce qui leur reste c'est de faire appel à la force ça c'est une des issues possibles la deuxième issue possible c'est qu'il y a toujours y compris au niveau des classes dominantes et des autres couches sociales l'idée que on peut faire autrement sans chambouler complètement le système On peut refonder le capitalisme. On peut trouver une, une issue révolutionnaire interne au capitalisme. Exactement comme en 1945, on a inventé un système qui était une révolution du capitalisme, qui était effectivement ce qu'on a appelé le New Deal, le keynésianisme, le socialisme libéral, le, so pardon, pas le social libéralisme qui était un fonctionnement capitaliste. Et eh bien effectivement actuellement la remise en cause par le néolibéralisme le social libéralisme pose la question: est-ce qu'il est possible d'inventer de, des nouvelles formes? Et il y a des gens qui réfléchissent à ça et il y a des forces sociales qui sont pour ça. y compris par exemple, parmi la, les bourgeoisies il y a des bourgeoisies industrielles qui pensent que la bourgeoisie financière les a amenés dans la crise. Il y a des couches moyennes qui sont qui actuellement appauvries. Il y a des couches populaires qui cherchent une amélioration de leurs conditions de vie. Cette issue de la refondation du capitalisme, actuellement, pour ceux que ça intéresse, elle est expliquée par ceux qui s'appellent qui ou qui proposent l'idée du Green New Deal. Un New Deal, c'est-à-dire une régulation étatique, nationale et internationale, forte le contrôle du secteur financier et surtout la prise en compte des contradictions écologiques pas jusqu'au bout, c'est à dire par exemple faire des investissements verts plutôt que de faire des investissements productivistes anti-écologiques cette, euh, cette tendance cette proposition a été développée d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, elle est écrite Bon, elle est écrite dans plein d'endroits, mais elle est écrite par, euh, euh, dans un rapport qui est sur Internet, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle euh, le Green New Deal, et qui est le rapport qui a été fait pour les Nations Unies par une commission qui a été présidée par Joseph Stiglitz, qui est un ancien, un prix Nobel, ancien vice-président de la Banque mondiale, et qui a considéré que la mondialisation conduisait à la catastrophe. Bon. Et donc, il a dit, il faut trouver un autre système, et il a, il a proposé avec d'autres, c'est une commission qui a beaucoup travaillé, cette idée d'un Green New Deal, si ça vous intéresse dans le débat, on pourra revenir sur ce que ça veut dire. Mais, il y a une troisième voie, parce que finalement, le Green New Deal est une réponse à la crise du néolibéralisme, de la phase actuelle de la mondialisation du capitalisme. Mais, ce n'est pas une réponse à la crise du capitalisme lui-même. Or, Comme dit Wallerstein, et comme disent beaucoup de gens, le capitalisme a existé, mais il y a un jour où il n'existera plus. Il a eu un début et il aura une fin. Comme tous les systèmes historiques qui ont existé. Comme les systèmes féodaux, comme l'esclavagisme, etc. L'histoire n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Et donc, effectivement, notamment les contraintes écologiques, mais aussi un certain nombre de propositions, et notamment de demandes, par exemple les demandes des, des communautés, des peuples indigènes, des, des, des peuples euh, originaires euh, en Amérique latine, en Asie, etc. posent un certain nombre de nouvelles questions en disant mais ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de civilisation devant laquelle nous sommes. En tout cas, il faut changer les modes de production, mais il faut changer aussi les modes de consommation, il faut changer les comportements. Et donc il faut inventer un nouveau monde. Pour dé, il, faut dépasser, il faut dépasser le capitalisme. Bon, évidemment, on peut pas le dépasser du jour au lendemain, il n'y a pas de grand soir. On ne dit pas, tiens, hier c'était le capitalisme, aujourd'hui, c'est plus le capitalisme. D'ailleurs, on ne sait pas comment l'appeler, c'est donc, euh, donc même compliqué. Et donc, de fait, mais on sait que, on sait que il faut penser à un dépassement. Il faut, il faut même préparer, dès maintenant, un dépassement. Et donc, nous avons ces trois propositions qui sont portés par des forces sociales, politiques différentes. Et donc le mouvement intermondialiste, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui Il dit, premièrement, nous devons refuser le conservatisme de guerre. Nous devons refuser l'évolution vers la répression. Nous devons faire l'alliance de tous ceux qui refusent ça, pour essayer soit d'améliorer la situation des couches populaires et des pays pauvres, d'ailleurs j'ai le temps de dire pays pauvres, puisque je vais nous expliquer que... <rire> des pays qui n'ont pas accès au pouvoir mondial et aussi de, euh, de répondre aux, aux différentes questions écologiques et autres et donc nous, nous avons cette proposition d'une alliance entre ceux qui pensent que dans l'immédiat il faut refonder le, trouver des systèmes compatibles avec le capitalisme mais qui donnent une meilleure des améliorations pour les couches populaires et ceux qui pensent qu'il faut le dépasser en commençant tout et donc c'est ce que je voulais mais je, là je, je suis trop long donc je le ferai pas mais effectivement euh, je, je pourrais vous donner des, des références sur internet pour ceux que ça intéresse j'ai fait plusieurs papiers qui s'appellent les dangers et les opportunités de la crise dans lequel je donne toutes les références mais euh, ce, qui est, ce qui est très important c'est de voir que dès maintenant nous sommes dans une situation dans laquelle Il est possible d'abord de résister, de lutter par les luttes de résistance sociale, écologique, euh, sécuritaire, etc. D'autre part, de réfléchir à des nouvelles formes, troisièmement, de se battre pour des politiques publiques claires qui demandent l'accès aux droits pour tous par rapport à l'obéissance au marché mondial capitaliste et quatrièmement Qui commence dès maintenant à créer des alternatives dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Parce que l'histoire nous a appris que quand le capitalisme est né, il y avait des rapports sociaux capitalistes dans les sociétés féodales. Donc il existe aujourd'hui dans les sociétés capitalistes des rapports sociaux qui peuvent ne plus l'être, qui peuvent commencer à préfigurer des rapports sociaux d'avenir. Et ça se fait à travers l'économie sociale et solidaire, à travers les nouvelles formes de crédit, à travers les monnaies locales, à travers les formes de solidarité, qui sont effectivement très grandes un peu partout. Voilà voilà un peu ce que je voulais vous dire, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais euh, pour terminer, je, je vais vous, vous dire, euh, je vais reprendre une citation de quelqu'un qui a très très bien décrit la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'il a vécu la même, et qui s'appelle Gramsci, et il est mort en prison. Et en prison, à un moment donné, il s'adressait d'ailleurs à Mussolini en lui disant que finalement, Mussolini avait été un, un des dirigeants du, du Parti communiste italien. Socialiste. Socialiste, oui, socialiste. Enfin. Et il lui disait oui. « Beaucoup des gens que tu mets en prison, c'est toi qui les as fait rentrer. C'est toi qui les as amenés à l'engagement. » Et puis après, dans ses cahiers de prison, il a dit quelque chose qui est extraordinaire. Il a dit « le vieux monde se meurt, le vieux monde se meurt, et je crois que c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Le nouveau monde tarde à apparaître, et il a rajouté cette phrase terrible, et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Et donc nous avons à combattre pour le nouveau monde et contre les monstres. Merci. je vais seulement ajouter quelques points. Uh, un point historique et un politique. Uh, mais avant de commencer, je vais citer uh, un homme très important du jour hein, uh, qui a fait une uh, déclaration d'une grande clarté et simplicité qui explique la situation d'aujourd'hui et qui va aussi uh, témoigne la vérité de ce que vous avez dit. Cet homme, c'est euh, un général de police qui euh, est maintenant le ministre de l'Intérieur de la Hongrie et qui a dit hier, ou euh, avant-hier, je ne m'en rappelle plus, que le pouvoir d'achat euh, de la population hongroise euh, va se décroître, alors il faut renforcer la police. Bon. C'est clair. Ah. C'est un, euh, une, c'est une, c'est un raisonnement qui, qui s'impose. Euh, mais alors euh, le point, euh, le point historique que j'ai que j ai, j ai voulu de, de, de faire, euh, c'est le suivant. Euh, en ce qui concerne le, pro le problème du Nord Sud, euh, la première. Euh, Idée de résoudre ça dans la perspective d'une stratégie révolutionnaire, c'était euh, euh, le parti bolchevique euh, qui euh, euh, bon, euh, jeune, euh, dans les années 20, c'était le congrès de Bakou euh, euh, des peuples d'Asie, euh, organisé et inspiré par Lénine, où euh, euh, on a montré pour la première fois, d'une manière décisive, que s'il y aura une révolution mondiale, ou une évolution mondiale même, anticapitaliste, euh, on aura besoin d'une alliance stratégique euh, des couches euh, révolutionnaires populaires de l'Occident, la classe ouvrière, la industrielle de l'époque, Et les peuples coloniaux et euh, euh, y compris y compris la classe moyenne euh, des pays coloniaux c'était c'était vraiment le commencement le commencement euh, d'une évolution qui a duré euh, longtemps où il y avait quand même une alliance quelconque entre entre des mouvements révolutionnaires euh, du nord et du sud de l'occident et de l'orient euh, Cette idée a été considérée tellement dangereuse euh, et qu'une modification très importante a eu lieu dans le développement des idées politiques en Europe. Vous vous souvenez peut-être, euh, ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire, euh, que la droite révolutionnaire, la droite révolutionnaire de l'époque, a commencé à parler du droit des peuples jeunes. C'était l'idée de Mussolini, euh, adaptée par des autres ensuite, et où euh, Mussolini a eu cette théorie qu'il n'y avait, qu avait pas un prolétariat mondial, mais il y avait des nations prolétaires et des nations euh, euh, opprimantes, euh, exploiteuses, etc. Bien sûr, toujours la, la nation révolutionnaire, c'était la sienne, bien sûr. Et, euh, et les, euh, et, les, et, et, et, les euh, euh, et bien sûr les exploiteurs étaient les autres l'Angleterre surtout à cette époque-là et, euh, et alors euh, et alors euh, euh, l'idée de cette de cette alliance historique et stratégique du mouvement révolutionnaire avec avec euh, euh, les exploités des colonies a été immédiatement résistée par la réaction la plus sauvage a été euh, exploité par, par elle. Hein. Et euh, maintenant, maintenant, faisons un saut historique assez, assez grand, <rire> euh, euh, bien sûr, euh, les populations pauvres, et exploitées, opprimées, comme vous êtes très bellement euh, exprimé, euh, le tiers état mondial, euh, alors, euh, alors euh, ce, ce, ce monde d'épourvu des droits et d'accès au pouvoir ah, réel, n'a pas d'allié stratégique dans le centre parce que les mouvements révolutionnaires du centre de l'Occident, etc. Sont, euh, sont, affaiblis, sont affaiblis ou même euh, parfois ils semblent être éteints et alors euh, il semble à, à plusieurs gens que même le centre d'une de mouvements d'émancipation mondiale, peut-être se trouve à la périphérie, ou à la demi-périphérie euh, de l'économie capitaliste mondiale. Alors, euh, alors, je crois que euh, une, une telle alliance sera nécessaire, mais avec le changement stratégique dans le centre, avec euh, la mort du bipolarisme euh, politique euh, qui a euh, duré jusqu'à 1989, Euh, et, euh, et la victoire à peu près totale euh, des marchés capitalistes en ce qui concerne au moins euh, le centre euh, ont créé une situation euh, dans laquelle cette idée euh, révolutionnaire euh, euh, des années 20 euh, a perdu son acte, acte immédiate. Et d'ici, je vais passer à un point euh, politique qui touche du plus proche hein, au point que vous avez fait et aussi à l'activité que vous développez et qui euh, nous-mêmes aussi, euh, dans ce pays-là, essayons d'une façon très très modeste euh, d'aider de, de, et de, de développer hein, euh, en ce qui concerne le mouvement intermondialiste. Euh, vous aviez dit que, euh, que que ce mouvement m'a a marqué des points, oui, tout à fait, mais il, il est clair, au moins à mes yeux, peut-être euh, euh, je me trompe, j'espère de me tromper, mais il me semble que le mouvement euh, intermondialiste lui-même est affaibli, euh, il n'a plus l'essor qu'il n'avait pas... Qu il, qu il avait, euh, il y a dix ans, euh, qu'il euh, n'a pas l'attrait euh, d'une jeunesse enthousiaste qu'on a euh, qu'on a pu rencontrer sur les rues euh, euh, et les squares et les places euh, des grandes villes du, du, du monde entier. Et euh, quoique la crise euh, va s'aggravant, la résistance est euh, intermondialiste s'affaiblit. Ça, ça existe toujours, bien sûr, ça existe. Ça fournit des, des, des bons points, ça... <coughs> ça se professionnalise aussi d'une certaine manière, mais qui ne paraît plus être, si euh, j'ose euh, m'exprimer euh, euh, ainsi, euh, l'avant-garde euh, euh, de la résistance. Et Alors, ici, j'ai des, des, quelques, quelques points... Euh, assez pragmatique ou si vous voulez machiavélique à, à, à faire hein. tout mouvement politique pour subsister et pour continuer à inspirer et à diriger euh, les événements et de fournir la résistance que vous avez très bellement exprimé qu'on a vraiment besoin euh, a, des besoins, a besoin euh, lui aussi des succès alors je crois que dès le commencement, le projet politique du mouvement intermondialiste a été faible. Euh, la méthode classique, les méthodes classiques du mouvement ouvrier du, du, du 19e et du 20e siècle a été ou la réforme ou la révolution. Bon. Alors, euh, alors euh, bien sûr, ou prendre le pouvoir avec, euh, euh, à travers une insurrection armée ou une confrontation, peut-être pas armée, mais euh, Mais, mais aiguë euh, ou euh, à travers la conquête euh, très lente euh, électorale, syndicale, etc. proposée par la social-démocratie euh, pour une transformation lente mais conséquente du, du, du système capitaliste. Les deux sont échoués. Alors, bon, la social-démocratie <rire> est morte encore plus euh, que le boucherisme. Euh, la social-démocratie classique n'existe plus. Alors, il y a encore des partis qui s'appellent sociaux-démocrates ou socialistes, comme il y a des partis qui, qui s'appellent marxistes, léonistes ou communistes, mais ils sont, ce sont des noms. Euh, leur politique n'est euh, ni marxiste, léniniste ni social-démocrate, alors les méthodes, euh, les méthodes révolutionnaires et réformistes classiques sont défendues. Alors, je comprends très bien pourquoi le mouvement intermondialiste a refusé de s'engager... Euh, sur ces terrains qui euh, euh, euh, euh, est très justifié de croire qu'il est épuisé euh, et alors euh, le mouvement intermondialiste a dit non nous ne prenons pas le pouvoir à travers une insurrection euh, mais aussi ne voulons pas nous transformer dans des partis électoraux euh, de contester euh, euh, ces combats parlementaires euh, de plus en plus nuls, euh, vides euh, et idiots euh, euh, qu'on voit un peu partout hein. et euh, qui, bon, peuvent parfois améliorer un brin euh, parfois des choses mais qui euh, mais ces, ces, ces, ces améliorations sont toujours euh, toujours perdues ensuite. Et alors euh, l'intermondialisme euh, euh, d'une manière très justifiée a refusé tout ce jeu-là Mais il n'a pas proposé un nouveau projet politique. Euh, il a proposé des milliers d'idées de, de, de, de pratiques, très bien, comme du budget participatif, etc., etc., même sur le terrain de la politique, mais qui n'ont pas réussi à, euh, à résoudre euh, le problème quand même fondamental de la méthode du changement. Alors, une, une, une stratégie maîtresse comme il y en avait et qui euh, et, et le modèle euh, de laquelle était toujours, bien sûr, la révolution française euh, et a vécu et, euh, et, euh, euh, et alors l'héritier, les héritiers, Comme, comme vous avez dit, bon, du mouvement pour les droits, mouvement des, des, des, des colonisations, le mouvement reviré, etc., etc., mouvement écologique. Ces héritiers, très nobles, très bien, très intelligents, très enthousiastes, très généreux même, euh, n'ont pas inventé quand même une nouvelle méthode du changement, une stratégie maîtresse du changement. Et alors, euh, le monde, alors, l'audience de, de, de ces mouvements regarde Euh, cet état des choses qui est immobile politiquement, alors nous n'avons pas changé grand chose. Euh, peut-être, peut-être, peut-être nos têtes, qui c'est assez important. Que, alors le changement dans les têtes est très important. On commence avec ça, mais il faudra quand même continuer. Il y a une impatience que je ressens moi-même, une, une grande, grande impatience parce que euh, euh, euh, on est dans la crise on est... Euh, euh, et alors, euh, les classes dominantes ont, ont leur solution euh, à elles-mêmes, alors, euh, la répression, la manipulation, etc. Euh, et alors, euh, et, et la réponse de, de la résistance humaniste et euh, égalitaire sont très faibles. Elles existent, hein, Elles existent, sans doute, mais elles sont très faibles. Et alors, cette impatience, cette impatience Euh, fait euh, euh, les gens ou de faire des compromis, d'entrer dans des institutions, de d'essayer de, de, de faire des plus d'amélioration, de, etc., etc. Je connais, je connais moi-même personnellement des gens qui qui ont des, des vues très très radicales, qui maintenant euh, Euh, euh, travaille dans les ministères euh, dans les banques nationales dans les institutions internationales à l'ONU, etc., etc. en espérant de faire quelque chose j'ai toujours cru que cette idée de faire quelque chose était très dangereuse très dangereuse, c'est une illusion, une illusion euh, où on peut sombrer euh, et les autres et les autres les autres euh, trouvent euh, des vues euh, vraiment désespérées je voudrais vous attirer votre attention sur une série d'écrits qui ont paru, bien sûr, ou à Paris, bien sûr, à euh, un petit bouquin qui s'appelle euh, L'insurrection qui vient, euh, et un autre qui s'appelle uh, Considération sur la guerre en cours, qui exprime d'une façon uh, très aiguë et très excellente et très intelligente. Le désespoir, l'amertume et la haine meurtrière de la nouvelle génération qui a vu euh, dans les dernières décennies la décomposition de l'Occident euh, démocratique, humaniste, etc. et, euh, et, et, et la défaite euh, de toutes les, les formes de résistance euh, euh, dont on a été témoin dans les euh, 20-30 dernières années alors le désespoir d'un côté euh, le compromis sans illusion sans trop, sans trop grandes illusions, à l'autre côté alors c'est ce qui me euh, paraît pour le moment être euh, euh, euh, le dilemme euh, très triste hein, de ces jours là et alors sans euh, euh, euh, je ne veux pas dire qu'il faut abandonner euh, les formes de résistance qu'on a eu jusqu'ici parce que Chaque résistance, même modeste, et même un peu démodée, est plus valeureuse que rien, parce que nous sommes vraiment confrontés avec des développements politiques, économiques, sociaux, etc., qui sont vraiment terribles. Mais, euh, mais, mais l'invention politique décisive nous manque. vais oui. euh, euh, demander à vous, euh, oui. à l'audience, euh, d'intervenir, de, de poser des questions à M. Après. Oui, après après, et vous, vous aussi, parce que vous avez fait beaucoup d'affirmations euh, qui posent question, ah oui. comme moi. <rire> euh, alors, euh, euh, alors euh, posez vos questions et faites vos remarques, vos observations, et on va revenir. En endroit ou en français On vous a fatigué, hein oui, Écrasé. Je voudrais savoir, dans votre schéma des quatre siècles de développement du capitalisme, quelle a été la part de support du, du progrès technique et de la science Et donc, quelle sera la part de la science dans le revirement intermondialiste, d'après vous ah, peut on, peut, on comprend plusieurs questions, peut-être. Oui. Non S'il y en a S'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions itt a végén elhangzott, hogy túl sokat beszélünk a változásról, és túl keveset teszünk, talán értem. Mi lenne az a, ha van ilyen katalizáló lépés, ami mint egy tanár? Ezt a fajta kívánt változást, ezt a fajta rendszer szintű változtatást. egy ilyen vizionális kérdés, hogy az nem elképzelhető el, hogy ezek a úgynevezett négy hatalom, amelyik feltűnik a világ piacon a világgazdaságban. Tehát ezek egyszerűen külsőleg másfajta politikai hatalmi rendszert fognak a Földön megvalósítani, és akkor mi majd szedésben megyünk, hogy mondjam, ez a fajta rendszer és akkor tudom, Kína, India, meg Dél-Amerika majd csinálni <coughs> másfajta világrendszer Je vais commencer par répondre un peu aux trois, enfin pas répondre aux trois questions, je vais donner mon avis parce que après tout euh, c'est une discussion, il euh, n'y a pas de vérité, excusez-moi, c'est peut-être déjà un changement, mais euh, et puis ensuite peut-être aussi euh, intervenir par rapport à ce que vous avez dit. Bien, alors euh, d'abord je réponds euh, à la question sur le support du projet technique et, et de la science. Bon, euh, disons, une des questions qui est posée euh, et qui est très fondamentalement posée aujourd'hui, c'est une réflexion sur la modernité. Et évidemment, euh, Valarchen a fait un, un très beau euh, livre qui s'appelle « L'universalisme européen ». Et le sous-titre du livre est très intéressant, d'ailleurs, ça montrera l'importance de la discussion sur le Nord-Sud. Le sous-titre du livre, c'est de la colonisation au droit d'ingérence. Et dans ce livre, à un moment donné, il dit l'universalisme européen, son chef-d'œuvre, c'est la science. Donc, la science a joué un rôle tout à fait fondamental, à la fois dans euh, le développement des forces productives. Dans le développement euh, de l'industrie, euh, dans euh, la, la construction, effectivement, euh, fantastique du, du pouvoir euh, économique, industriel, de la transformation, disons, et du point de vue idéologique aussi. Disons, l'idée que le progrès, c'était la science, et que la science, c'était la vérité. Alors, euh, de ce point de vue, il y a plusieurs... Euh, Réflexion euh, en cours. Le mouvement intermondialiste, c'est ce que je dirais tout à l'heure, euh, effectivement, n'est pas une internationale et n'a pas un point de vue unifié. Euh, ça, c'est sa force et peut-être sa faiblesse. Donc, euh, il discute beaucoup de la question de l'universalisme et de la science. Il en discute de différentes manières. D'une part il y a une critique très fondamentale qui est euh, mise en avant par les peuples indigènes et, et par euh, des propositions de ceux qui pensent que pour construire un universalisme universel, il faut commencer par critiquer l'universalisme existant. Ça, je crois personnellement que c'est juste. Et donc il faut critiquer fondamentalement la science et la place de la science. Et cette proposition va très loin. Elle est notamment portée très fortement par la conjonction du euh, mouvement écologiste et du mouvement des peuples originaires. Les Indiens d'Amérique, euh, les Indiens d'Inde, euh, une partie des, des Chinois, etc. Donc, euh, et effectivement, euh, il y a euh, actuellement... Plusieurs réflexions sur la remise en cause des fondements de la science. Alors, la remise en cause des fondements de la science, ça ne veut pas dire que la science n'existe pas et qu'elle n'a rien apporté, évidemment, hein, et qu'elle et, qu et qu ne reste pas quelque chose de très intéressant dans la modernité. Euh. Mais il y a un certain nombre de fondements qui doivent être mis en cause. Il y en a un notamment qui doit être qui est, qui est actuellement très discuté, très violemment discuté d'ailleurs, je dois dire, hein, dans le mouvement alternatif. Eh bien, les peuples d'Amérique andine, qu'on appelle Indiens, bon, donc, euh, ont dit à un moment donné Mais nous nous remettons, nous proposons que dans les nouveaux droits, on prenne en cause en compte les droits de la Terre, qu'une manière de changer la pensée du monde, c'est de considérer que la nature a des droits. Tout le monde est d'accord là-dessus. La nature a des droits. Mais le problème, c'est qui lui donne ces droits Est-ce que ce sont les hommes Ou est-ce qu'il existe des droits naturels, entre guillemets, qui ne sont pas uniquement donnés par l'espèce humaine Et donc, ça introduit une <rire> réflexion nouvelle sur l'espèce humaine et sur les rapports entre l'homme et la nature. Voilà un exemple qui remet évidemment, qui était des fondements de la science... C'est à dire que, effectivement, euh, parce que la science moderne s'est beaucoup construite sur l'idée que il n'y avait pas vraiment de loi naturelles, que, que les lois étaient historiques. Et donc aujourd'hui, de dire mais non, il y a peut-être des lois naturelles quand même, ça amène à revoir un peu la question. Voilà une des démarches actuellement qui, qui en est à ses débuts, évidemment, on en est à nos débuts. Et en tout cas, on ne va pas changer les quatre siècles d'histoire, et, et même pas les quatre siècles des millénaires d'histoire euh, en quelques soirs la deuxième réflexion sur la science elle elle a été engagée notamment par l'idée des dégâts du progrès évidemment, mais elle a été beaucoup plus engagée par le contrôle de la science par les forces dominantes et notamment par le capital financier, par le capital en général et par le capital financier aujourd'hui et donc on retrouve toute une série de luttes dans lesquelles la question de la science est une question tout à fait fondamentale. Par exemple, sur les OGM, par exemple, sur le nucléaire, par exemple, sur l'eau, par exemple, sur l'extractivisme. Donc, il y a toute une série de domaines dans lesquels les luttes se confrontent à la question de qui contrôle cette science et qui dans quel sens on l'a fait fonctionner. Donc de ce point de vue, nous avons construit, il y a deux ans, à BLM, pour la première fois, un forum mondial, dans le cadre du forum social mondial, qui s'appelle le forum mondial sciences et démocratie, et dans lequel nous avons proposé que des scientifiques <coughs> et des mouvements sociaux travaillent ensemble pour réfléchir sur ce que peuvent être les nouvelles euh, formes de euh, travail sur la science. Enfin, voilà voilà un peu... Euh, donc, euh, comme nous n'avons pas un modèle tout construit, on n'a pas à dire, voilà ce que la science et la technique va jouer là-dedans. Notre problème, c'est de partir de la science et de la technique réellement existantes, de voir quel rôle <coughs> elles jouent, et de voir en même temps, Qu'est-ce que nous pouvons faire pour refuser un certain nombre d'évolutions Par exemple, sur les OGM, vous avez bien vu euh, l'histoire de Monsanto, etc., en fait, toutes les, toutes, toutes les discussions sur les OGM. Et en même temps, d'ouvrir des nouvelles pistes de euh, réflexion sur ce que pourrait être un système non productiviste, puisque une des questions fondamentales, c'est que la science a été... Alors, certains disent que la science a conduit au productivisme, Mais en réalité, la science a été mise au service du productivisme. Et donc, effectivement, les formes actuelles de la science rencontrent directement les contradictions écologiques. Ben voilà, voilà quelques éléments de, de réponse par rapport. Alors, euh, il y a une deuxième question qui était comment faire euh, démarrer euh, le changement systémique. Mais c'était peut-être une question qui était adressée, qui n'était pas adressée uniquement à moi, enfin peut-être même pas du tout à moi. Était à vous. Enfin, je peux quand même. Euh... <rire> euh... Bon, je pense que, de mon point de vue, le changement systémique est en cours. Il est en cours. La question qui nous est posée, c'est pas comment il démarre, mais vers où il va et quel est son rythme. Et de ce point de vue, si vous permettez je vous laisserai répondre et je, mais avant je donnerai ma réponse à ce que vous avez dit sur euh, justement les insuffisances du mouvement intermondialiste sur la question politique puisque évidemment c'est une question très ça alors vous avez posé la question sur les briques est-ce qu'ils peuvent mettre en place un pouvoir différent bon d'abord ils ont déjà mis en place un pouvoir différent par rapport au néolibéralisme puisque en fait contrairement au modèle néolibéral Même si au début, ils ont joué le néolibéralisme. Soit parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, soit parce qu'ils considéraient que c'était leur intérêt. Ils ont joué, et ils ont construit au début leur démarrage sur les exportations. Mais très vite, avec la crise, et même un peu avant la crise, ils ont mis en place des nouvelles formes de développement, fondées notamment sur les marchés intérieurs. Ils ont continué les exportations. Donc, ils ont effectivement mis en place... Et ils ont fait quelque chose qui a d'ailleurs été tout à fait euh, importante. Ils ont créé des fonds souverains, des fonds d'investissement étatiques, nationaux. Et ces fonds souverains leur ont permis d'échapper en grande partie à la crise financière. C'est pour ça qu'effectivement, actuellement, ils se retrouvent... Euh, bon. Alors, est-ce qu'ils seraient capables de mettre en place des formes de pouvoir de dépassement du capitalisme Pour l'instant, non. En tout cas, ce n'est pas leur projet. Leur projet, c'est un développement capitaliste. Pour certains, intégrant la, la, la contrainte écologiste, pour d'autres, non. Mais c'est d'abord un projet non pas non capitaliste, mais un projet non hégémonique. Ceux qui refusent, c'est l'hégémonie des États-Unis et de l'Europe dans le système mondial. Mais ils ne refusent pas les formes du capitalisme suivant les pays et suivant l'existence des mouvements sociaux il peut y avoir effectivement des évolutions, par exemple au Brésil les évolutions sont différentes de celles de la Chine ou de, l ou de la Russie hein en Inde c'est pareil aussi, il y a des différences donc ça dépend beaucoup des mouvements sociaux par contre il joue un rôle très important dans l'avenir, de mon point de vue parce que les deux grandes contradictions que la bourgeoisie dirigeante ne pourra pas éviter pour éviter de pour, pour, pour, pour changer le système. L'une, c'est la, la contradiction écologique, comme on a dit. Ils ne peuvent pas faire comme si la contrainte écologique n'existait pas. Et donc, même si dans un premier temps, ils mettent en forme des formes de répression, de, de guerre, de police, etc., Il y a un moment où ça s'arrêtera quand même. Il y a un moment où le modèle économique de l'investissement libéral est épuisé. Voilà, c'est ça qui est, qui est très important. Et donc, la contrainte écologique fait que la contradiction ne sera pas seulement la contradiction avec le néolibéralisme, mais aussi la contradiction avec le capitalisme. Et la deuxième raison, c'est la contradiction géopolitique. Parce que ces pays ne sont pas prêts à accepter de rester en position dominée tout le temps. On l'a vu d'ailleurs, par exemple, dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. À un moment donné, ils se sont opposés à un accord. Et tout le monde s'est dit, ah, ils sont opposés à un accord, c'est peut-être qu'ils sont non capitalistes. Mais pas du tout. Ils n'étaient pas anticapitalistes, ils étaient anti-hégémoniques. Et donc, le problème, c'est que leur développement très important, va obliger à un changement des rapports de pouvoir au niveau mondial. Quel sera ce changement de rapport de pouvoir Bien, Il y a plusieurs évolutions possibles, mais c'est un élément de déstabilisation et c'est un élément de contradiction fortiste. Et effectivement, d'ailleurs, nous avons des discussions avec euh, des mouvements de ces pays, et nous avons des discussions même avec les mouvements en Chine, parce qu'il existe aussi des mouvements en Chine, d'ailleurs. Euh, bon. et, euh, et en fait... Euh, Nous, nous leur disons, mais vous savez, même vos États, il faut qu'ils fassent attention parce que, en 1977, quand il y a eu les, la deuxième explosion des prix pétroliers, à ce moment-là, le, le G5, 6, 7, 8, enfin 5, 6, 7, disons peu importe, euh, qui existait, puisqu'il a pris plusieurs, il a pris plusieurs nominations. Euh, a, des, a lancé son offens, sa contre-offensive contre, contre les, la décolonisation et il l'a fait par la crise de la dette, en créant la dette par le recyclage des pétrodollars. Et à ce moment-là, les pays du sud pétroliers, il y a eu une alliance entre les pays pétroliers qui se disaient progressistes, comme l'Algérie, le Venezuela, l'Équateur, etc., et les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. pour négocier une place à eux et casser les possibilités d'unité du Sud. Et le résultat, c'est que, et le Sud, et eux, ont été battus. Et donc, aujourd'hui, un des grands débats qu'il y a, c'est est-ce que dans, dans ces bourgeoisies hein, dans ces états, états est-ce qu'on peut accepter une proposition de compromis des américains et des européens ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire autre chose voilà. donc, donc il y a un élément très fort la contradiction géopolitique est un élément très important de l'évolution alors maintenant si vous permettez je vais revenir sur la discussion parce que effectivement Vous avez posé toute une série de questions tout à fait fondamentales et pour lesquelles nous n'avons pas les mêmes appréciations. Le mouvement intermondialiste a marqué beaucoup de points. Il a marqué beaucoup de points sur le plan idéologique, parce que c'est lui, d'une certaine manière, qui a mis, qui a donné la forme de pas la crise, la crise elle même, c'est une crise, effectivement, qui a eu beaucoup d'éléments économique, financière, immobilière aux États-Unis, etc. Mais la crise idéologique, c'est quand même le mouvement tarandé qui l'a portée. Pourquoi Parce que les analyses que nous avons faites et les propositions que nous avons faites sont les seules actuellement disponibles, même si elles sont refusées. Par exemple, je donnais l'exemple hier, je, je suis passé dans en tant que président de, de, du CID de, de ce groupe d'association de, de solidarité internationale, nous avons rencontré un groupe de, de, de la société civile française, les ministres des finances français depuis dix ans. Tous, de gauche et de droite, Et nous leur avons dit, écoutez, d'abord il va y avoir une crise, ensuite financière, et nous vous proposons tout de suite d'abolir les paradis fiscaux et judiciaires et de créer une taxe internationale. D'ailleurs, la taxe s'est créé sur l'idée de cette taxe. Tous ces ministres m'ont tous dit « Vous êtes fous, vous êtes idiots, vous êtes naïfs, vous ne comprenez rien à l'économie. » On se demande comment vous êtes économiste. Ça ne peut pas marcher, ça n'a pas de sens, c'est improductif. Et aujourd'hui, le G20 nous dit « Pour sortir de la crise, il faut quand même... » stabiliser le système financier, il faut remettre en cause les paradis fiscaux. Mais évidemment, il ne le fait pas. Évidemment, il le fait pas, parce que c'est contre leurs intérêts. Ce serait un changement du capitalisme. Ce ne serait pas la sortie du capitalisme. Mais ce serait un changement. Et là, ils sont pas prêts à le faire, parce que le rapport de force n'est pas suffisant. Mais quand même, d'un point de vue idéologique, le mouvement a marqué des points. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles on parle moins du mouvement dans les médias, d'abord, il fait peut-être un peu plus peur dans, dans certains milieux, Et puis surtout parce il y a une certaine banalisation. Moi, quand on m'interview, je dis, mais écoutez, il faut quand même supprimer les paris fiscaux. On m'a dit, mais vous l'avez déjà dit. Et puis maintenant, même, même Sarkozy le dit. Oui, mais ils ne le font pas, mais nous avons d'autres propositions. Mais il faut commencer déjà par faire celle-là. Donc je pense que le mouvement a marqué un certain nombre de Mais, effectivement, il n'a pas pris le pouvoir sauf dans certains pays dans lesquels des régimes proches du mouvement, ou euh, qui se considéraient comme partie prenante du mouvement, hein, puisque le dernier forum social à Bélène, il y a cinq chefs d'État d'Amérique latine qui sont venus. Il y en a même un d'eux, qui est le, le président du Paraguay, qui a dit, c'est la première fois que je viens dans un forum social en chaussures. Jusqu'à maintenant, je suis toujours venu en sandal. <rire> Donc, effectivement, et il a dit... Mon, mon régime, c'est de vous enfin, c'est vous que je voudrais représenter, donc effectivement, il y a quand même ça, mais c'est vrai que le mouvement n'a pas ne s'est pas posé la question de quelle forme de pouvoir politique prendre pourquoi c'est pas qu'il s'est pas posé la question beaucoup de gens se sont posés mais il a considéré qu'il n'avait pas cette capacité, parce que historiquement, c'était pas le moment C'est pas que c'est pas le moment, c'est pas qu'on va attendre un meilleur moment. C'est que il faut réfléchir de nouveau, et ça c'est très difficile et ça prend du temps, à la nature du pouvoir. à la nature, à la rapport, au rapport entre pouvoir et politique. Donc je, je vais reprendre, moi j'ai eu un débat avec Wallerstein un jour et, et on était arrivé à cette conclusion qui était très intéressante. Il disait Donc vous savez, en fait, c'est quoi la forme du changement social Historiquement, c'est une équation, l'équation de la transition, qui a été faite sous Cromwell, en gros. Certains disent que c'était avant, peu importe. Et cette équation, c'est la suivante. Il faut créer un parti pour conquérir l'État, pour changer la société. Et le mouvement ouvrier a passé 20 à 30 ans à rediscuter de cette question. Notamment le débat entre les marxistes et les anarchistes et les socialistes utopiques, disons, qui, qui, a, qui a duré 30 ans quand même. Et à la fin, il a dit, enfin au niveau du mouvement ouvrier, oui, on va reproduire cette équation. Changer la société, c'est créer un parti pour conquérir l'État pour prendre la société. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de voir que quand on prend un parti pour conquérir l'état avant même qu'il conquière l'état, c'est un parti état. Et donc effectivement, cette voie conduit, je dis pas à une impasse, hein, mais à des grandes difficultés. Et la deuxième chose, c'est que l'état, c'est très important pour changer la société mais il la change tout le temps dans le même sens. Donc il ne faut pas compter que sur l'État pour changer la société. D'où la montée en puissance des sociétés civiles, des, du monde associatif, de, du rôle des syndicats, de l'autonomie des sociétés civiles. Donc, donc le mouvement intermondialiste, actuellement, il est là. Comment nous construisons une nouvelle forme de rapport entre le pouvoir et le politique Et pas seulement pour prendre le pouvoir mais pour changer la société. Donc c'est un chantier qui est ouvert. Et pourquoi est-ce que le mouvement intermondialiste est intéressant Parce que il a une nouvelle culture politique. Et sa nouvelle culture politique, c'est l'idée de la diversité, qui justement empêche l'idée de construire un parti pour prendre l'État. Parce que quand on veut construire un parti pour prendre l'État, il faut tous derrière le parti. Et à ce moment-là, on définit les contradictions principales et les contradictions secondaires or le mouvement des femmes relayé par le mouvement écologiste et le mouvement des peuples indigènes nous a appris que il y avait là une impasse parce que le mouvement des femmes a dit mais nous on n'est pas une contradiction secondaire parce qu'on leur a dit Eh bien attendez qu'il y ait la révolution sociale et après la libération des femmes sera faite automatique Et puis, pour le, quand il y a eu les mouvements de libération nationale, ce que vous avez dit parfaitement sur Bakou, qui est un élément, une alliance fondamentale, on a dit aux femmes, attendez, quand on sera indépendant, la question des femmes s'arrête. Donc, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les formes d'oppression sont légitimes et peuvent lutter légitimement. Donc, nous avons un problème, y compris dans la conception des nouvelles formes d'organisation à créer. Bon. Non, je dis ça c est, c est une, comme vous le savez c'est un énorme débat dans le mouvement il y, y a des points de vue très différents ça ne veut pas dire que euh, là où il peut y avoir des, des régimes euh, qui peuvent faire avancer les choses euh, il faut pas le faire évidemment mais nous n'avons pas de réponse au niveau global et mondial et d'ailleurs voici la question très importante c'est par rapport à réforme ou révolution vous avez raison effectivement actuellement La réflexion de beaucoup de gens, ce n'est pas réforme ou révolution. C'est réforme et révolution. Pourquoi Parce que la stratégie, c'est répondre à l'urgence. L'urgence, c'est l'amélioration des conditions de vie des couches populaires. Lutter contre la pauvreté, contre les inégalités. Ça, c'est l'urgence. Et là, on ne peut pas attendre d'inventer des nouvelles formes de pouvoir. pour ça. Mais on sait que de répondre à l'urgence, ça ne répond pas les problèmes, aux problèmes structurels qu'il faut aussi mettre en place d'autres formes. Donc, la stratégie que nous essayons de construire, enfin, quand je dis nous, c'est nous tous ensemble, avec vous, etc. C'est quoi C'est comment lier, comment faire... La stratégie de Bakou, pour moi, c'est un exemple permanent. Ça a été très discuté, parce que les partis révolutionnaires disaient mais nous, on ne veut pas passer d'alliance avec les bourgeoisies nationales. Et les bourgeoisies nationales disaient « Mais nous, on ne veut pas passer l'alliance avec les communistes. » Et même, par exemple, la guerre d'Algérie chez nous, en France, ça a été quand même le refus de l'alliance, d'une certaine manière. Donc ça a été quelque chose de très difficile à faire. Mais non, nous avons quelque chose de très difficile à faire. C'est l'alliance entre ceux qui veulent refonder le capitalisme et ceux qui veulent le dépasser. Et ça, ça veut dire, par exemple, ça veut dire que nous sommes pour la socialisation du système bancaire. Voilà. Ça, ça c'est une mesure néo keynésienne capitaliste. Il n'y a, a pas besoin de, de vouloir faire euh, une, une stratégie de dépassement du capital Mais ce que nous voulons, nous, c'est... Nous voulons... Alors, donc, nous allons défendre ça. <rire> Avec tous ceux qui voudront. Mais nous voulons aussi changer les formes de propriété. Parce que nous savons que, tant qu'on ne change pas les formes de propriété, on ne change pas le système. Eh bien, changer les formes de propriété, par exemple, mettre en avant l'idée des biens communs par rapport... De la même façon, la redistribution des revenus. Nous, nous pensons que, il faut faire une redistribution des revenus partout où on peut tout de suite. Ça, c'est bon. On peut dire c'est un compromis, mais il faut en même temps demander de l'accès aux droits pour tous et un revenu minimum universel, y compris le mondial. Donc, il y a tout de suite. A... Bon, alors, je ne vais pas développer, mais l'idée, c'est que il ne s'agit pas de multiplier les propositions, mais de savoir comment on les fait converger par les mouvements. Et comment on laisse les forces politiques se saisir des situations concrètes pour permettre de construire des morceaux de pouvoir, même si on se fait pas d'illusion sur ce que peut être euh, ce pouvoir. Ben voilà, voilà qu'est-ce que je voulais dire. Parce que je pense. Alors maintenant, il y a un dernier point que je voulais dire, c'est que vous avez raison sur un point qui est très important et très difficile. C'est que au niveau de l'Europe. Il y a un grand désenchantement parce que le mouvement social européen considère qu'il a été battu et donc n'est pas n'est pas porteur d'un projet. C'est le cas. C'est un peu le c'est un peu le cas un peu moins aux États-Unis mais c'est le cas en Europe. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Et quand on dit que le mouvement s'est affaibli, bien sûr, il, il s'est affaibli, n'a pas pris le pouvoir, bon. mais il n'y a pas de pouvoir mondial donc euh, il ne peut pas prendre le pouvoir mondial. Mais par exemple à Belém il y avait 133 000 personnes donc on peut pas dire qu'il y avait moins de gens on peut pas dire qu'ils c'était affaibli. pendant l'année 2010 nous n'avons pas de forum le prochain est à Dakar en 2011 mais pendant l'année 2010 il y a des gens qui nous ont dit au niveau du conseil international euh, nous voulons organiser des forums sociaux on leur a dit bon d'accord à condition que vous acceptiez la charte etc., donc très peu de choses Il y a 40 forums sociaux qui ont eu lieu dans l'année 2010. Pour la deuxième fois, il y a eu un forum social des états unis à Détroit, dans lequel il y avait 20 000 personnes et l'ensemble des mouvements noirs, chicanos, femmes aux états unis C'était une renaissance, d'une certaine manière, d'une nouvelle gauche américaine. Bon. Il y a eu un forum à Mexico, il y, a, il y a un forum des migrants enfin il y en a eu 40, je ne sais pas si vous vous rendez compte <coughs> ce que ça veut dire donc on ne peut pas dire soit faibli, mais c'est moins visible c'est vrai que c'est moins visible c'est vrai que effectivement actuellement c'est moins visible Et nous, parce que le problème c'est qu'est-ce que nous voulons montrer là, là on a une difficulté là il faut inventer quelque chose, c'est vrai que nous n'avons pas inventé les nouvelles formes de pouvoir que, non pas que nous voulons appliquer mais que nous voulons construire c'est vrai, c'est la prochaine étape c'est en tout cas ce que nous devons essayer de faire, peut-être que nous ne réussirons pas d'ailleurs et d'autre part une des raisons pour lesquelles le mouvement est moins visible, c'est parce que l'altermondialisme n'est pas le seul mouvement antisystémique dans le monde actuellement il y a d'autres mouvements antisystémiques qui refusent la mondialisation je ne dirais pas capitalisme, mais la Mongolie. Les grands mouvements intégristes religieux sont des mouvements antisystémiques. Et donc, effectivement, c'est eux qui sont beaucoup plus visibles par les médias. Parce que eux, ils ont adopté une autre stratégie, qui est une stratégie, effectivement, de lutte, d'insurrection armée. Il y a aussi un autre mouvement antisystémique qui progresse beaucoup en Europe. C'est le mouvement nationaliste et populiste, qui considère que pour lutter contre la mondialisation, Bien, il faut faire de l'actionnophobie, reconstruire des formes nationales, listes, pas nationales euh, et, euh, et populistes. Et c'est ce que nous voyons ici, peut-être, en tout cas certainement en Italie, euh, peu bon, partout, en oui. France, un peu partout. Donc c'est un vrai oui. mouvement antisémite. C'est pas bon, euh, parce que tous les mouvements antisémites ne sont pas anticapitalistes. <rire> il faut bien voir. C'est pas la même. C'est pas des. Nous nous appelons ça émancipation. Eux, c'est définitions par Et donc effectivement. Nous sommes en concurrence avec d'autres mouvements actuellement, et, et effectivement, euh, c'est quelque chose de très difficile. Mais on ne peut pas regarder passer, même si on est impatient. On est obligé de se battre là où on est. Alors seulement quelques mots, parce qu'il est tard. Ah oui, euh, alors euh, bon, euh, merci pour euh, avouer, pour avoir avoué que, que, que le, le mouvement alternatiste n'a pas un projet politique. En euh, ce qui me concerne, je ne propose pas, je ne propose pas euh, euh, les modèles du passé que j'ai décrits pour défendre. Euh, euh, euh, D'ailleurs, je suis libertaire, alors euh, <rire> je ne suis pas, pas amoureux de, de, de ces méthodes-là, et du bain surtout. Bah. Euh, et alors, euh, euh, en vous répondant euh, sur votre question, Euh, importante, quoique il y ait un petit mal, malentendu, euh, je ne considère pas. Euh, c'était aussi cynique si je, si je refusais de parler ou critiquer euh, euh, les mots euh, et les discussions sur la changement. Je suis intellectuel alors je parle. Alors, euh, euh, mais si euh, la part importante de votre question, c'était, euh, c'est quoi? Que je regarde comme un catalyste pour un développement futur qui va euh, qui pourra changer quand même euh, les choses. Parce que quand vous parlez au ministre des Finances, euh, bon, euh, ils ont dit qui, qui, que vous êtes naïf, maintenant euh, la réalité a prouvé que vous avez eu raison, mais, mais rien ne passe quand même. Et alors, euh, bon, vous avez dit aussi que qu'il y, qu y avait des, des centaines de milliers de gens au Forum. bon, euh, c'est un bon signe, mais j'ai euh, été il y, a, il y a quelques semaines à la fête de l'humanité, il y avait 700 000 personnes. Ça signifie que la cause du communisme triomphe Non, non, pas du tout. C'est une bonne kermesse. C'est une bonne kermesse, c'était très, très bien. L'international était joué à... Euh, euh, grande source de bonheur pour moi, mais enfin... Euh, mais c'est souvent pour mon cœur. Mais euh, <rire> euh, mais ça ne suffit pas, quoi. Euh, le catalyste, le seul catalyste que je connais à ce moment-là, c'est nature morale, tout simplement. Alors, euh, et ici, je suis ici, à ce point-là, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est une chose où... Euh, Vous l'avez appelé idéologique, je l'appelle moral, mais nous parlons de, de la même chose. Il n'y a personne aujourd'hui qui ne sait pas que ça ne va plus. Hein? Que ça va plus. Que ce jeu-là euh, euh, euh, qu'on qu joue maintenant, euh, que ces gouvernements-là en Europe euh, et Amérique, etc. etc. font, c'est ridicule. C'est tout à fait ridicule, ça ne, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne pourra résoudre aucun problème important de, du monde contemporain. C'est indignation du cœur et de la tête. Parce que ces gens-là sont, ah, bon, méchants quoi, hein? méchants, alors euh, guerriers, répressifs, etc. Et au même temps, ça va pas la tête. Idiot Alors, euh, quand même, c'est un facteur très important de, de, de, de, de, du moment Que euh, l'hégémonie intellectuelle des classes dominantes euh, qu'on connaît, finie. Ils n'ont pas plus des idées. Alors, euh, alors euh, bon, euh, j'ai parlé de l'insuffisance de nos idées à nous, bon, euh, je, euh, je le pense, mais alors, euh, en, en les comparant avec la nullité totale euh, de la vie politique contemporaine, officielle, à oh. euh, Bon, euh, nous sommes des génies. Alors, comparaison. Alors, euh, bon, euh, si on. Euh, mais alors, euh, euh, essayer et euh, ça suffit pas, bien sûr. Mais essayer quand même. Le moment d'indignation morale et intellectuelle est très important. Si une jeune, une jeune personne aujourd'hui qui veut étudier la démocratie contemporaine va assister à une seule science, seule séance euh, de parlement quelconque en Europe va partir de la chambre en pleurant. En pleurant. En pleurant. Du niveau moral et intellectuel de, de, de, de manque d'honnêteté, etc. Alors le niveau moral et intellectuel et politique est tellement bas euh, que, que c'est même difficile de prendre l'adversaire au sérieux quelque Alors, il euh, alors, n'y a, a pas des solutions, il n'y a pas des idées, c'est euh, pas euh, le temps quand, quand, quand les gens comme Tocqueville, Guizot, Royer Collard, etc. étaient quand même les porte-parole de la grande bourgeoisie française d'ailleurs, c'était des, des grands hommes avec des grandes idées qui, qui, qui ont su persuader, euh, ça n'existe plus. Et alors, je crois que l'indignation, le manque, le manque du grand souffle, le manque d'esprit, le manque de, de générosité, le manque de, de, de, de niveau moral, ce sont des ce sont des, des choses qu'on qu oublie parfois dans le discours général, mais qui sont quand même un facteur très important dans la vie politique d'aujourd'hui. Euh, et je crois que l'indignation qu'on qu qu peut sentir un peu partout euh, va jouer un rôle euh, très important. Alors je simplifie bien sûr, mais... Euh, Mais j'en suis convaincu que ça va contribuer au changement.